Combien de polythéistes étaient Le nombre de polythéistes dans la bataille de Badre se situait entre les cent et mille.